book 2 22 22 22การสนทนา3 conversation 3 conversation 3คุณสูบบุหรี่ไหมค est-ce que vous fumez Est-ce que vous fumez? D'ici, je suis fumeur. Autrefois, oui. Autrefois, oui. T t -mais, Mais maintenant, je ne fume plus. Mais maintenant, je ne fume plus. Je ne suis pas f u m e Est-ce que ça vous dérange si je fume? Est-ce que ça vous dérange si je fume? ไม่เลยค่ะ Non, pas du tout. Non, pas du tout. มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Prendriez-vous quelque chose à boire? Prendriez-vous quelque chose à boire? Un cognac? Un cognac? ไม่ค่ะดิฉันชอบเบียร Non, plutôt une bière. Non, plutôt une bière. คุณเดินทางบ่อยไหมคะ Voyagez-vous beaucoup? Voyagez-vous beaucoup? บ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. แต่ตอนนี้เรามาพักรอน Mais maintenant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 พวกเราได้รับเชิญด้วย Oui, nous y sommes aussi invités Oui, nous y sommes aussi invités